Qu'est-ce que c'est que cela dit le bonhomme, dont les yeux s'animèrent à la vue d'une poignée d'or que lui montra Charles. Monsieur, j'ai réuni mes boutons, mes anneaux, toutes les superfluités que je possède et qui pouvaient avoir quelque valeur. Mais ne connaissant personne à Saumur, je voulais vous prier ce matin de. de vous acheter cela dit Grandet en l'interrompant. Non, mon oncle, de m'indiquer un honnête homme qui. Donnez-moi cela, mon neveu. J'irai vous estimer cela là-haut, et je reviendrai vous dire ce que cela vaut, à un centime près. — Or de bijoux, dit-il en examinant une longue chaîne, dix-huit à dix-neuf carats. Le bonhomme tendit sa large main et emporta la masse d'or. — Ma cousine, dit Charles, permettez-moi de vous offrir ces deux boutons qui pourront vous servir à attacher des rubans à vos poignets. Cela fait un bracelet fort à la mode en ce moment. « J'accepte sans hésiter, mon cousin, » dit-elle en lui jetant un regard d'intelligence. « Ma tante, voici le dé de ma mère. Je le gardais précieusement dans ma toilette de voyage, » dit Charles en présentant un joli dé d'or à Madame Grandet qui, depuis dix ans, en désirait un. « Il n'y a pas de remerciement possible, mon neveu, » dit la vieille mère, dont les yeux se mouillèrent de larmes. Soir et matin, dans mes prières, j'ajouterai la plus pressante de toutes pour vous, en disant celle des voyageurs. Et si je mourais, Eugénie vous conserverait ce bijou. Cela vaut 989 francs 75 centimes, mon neveu, dit Grandette en ouvrant la porte. Mais pour vous éviter la peine de vendre cela, je vous en compterai l'argent en livres. Le mot en livres signifie sur le littoral de la Loire que les écus de six livres doivent être acceptés pour six francs sans déduction. Je n'osais vous le proposer, répondit Charles, mais il me répugnait de brocanter mes bijoux dans la ville que vous habitez. Il faut laver son linge sale en famille, disait Napoléon. Je vous remercie donc de votre complaisance. Grandet se gratta l'oreille et il y eut un moment de silence. Mon cher oncle, Reprit Charles en le regardant d'un air inquiet, comme s'il eût craint de blesser sa susceptibilité. Ma cousine et ma tante ont bien voulu accepter un faible souvenir de moi. Veuillez à votre tour à créer des boutons de manche qui me deviennent inutiles. Ils vous rappelleront un pauvre garçon qui, loin de vous, pensera certes à ceux qui, désormais, seront toute sa famille. Mon garçon, mon garçon, faut pas te dénuer comme ça. Qu'as-tu donc, ma femme dit-il en se tournant avec avidité vers elle. « Ah un dé d'or Et toi, Fifi Tiens, des agrafes de diamants. Mm, — Allons, je prends tes boutons, mon garçon, reprit-il en serrant la main de Charles. Mais tu me permettras de te payer ton... Oui, ton passage aux Indes. — Oui, je veux te payer ton passage. D'autant vois-tu, garçon, qu'en estimant tes bijoux, je n'en ai compté que l'or brut Il y a peut-être quelque chose à gagner sur les façons. Ainsi, voilà qui est dit. Je te donnerai quinze cents francs en livres que Cruchot me prêtera, car je n'ai pas un rouge liard ici, à moins que Perrotet, qui est en retard de son fermage, ne me le paie. Tiens, tiens, je vais l'aller voir. » Il prit son chapeau, mit ses gants et sortit. « Vous vous en irez donc ?» dit Eugénie en lui jetant un regard de tristesse mêlé d'admiration. « Il le faut, » dit-il en baissant la tête.